One Qibla présente Comprendre le Coran, l'essentiel du tafsir.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 och ni kommer att bli medlemmar i vår förening. Vi är en förening av muslimska människor som är medlemmar i en förening av muslimska människor. Vi är en förening av muslimska människor som är medlemmar i en förening av muslimska människor. Vi är en förening On a déjà couvert l'essentiel de cette sourate, sauf qu'il nous reste la dernière partie, le dernier tiers ici, si on va couper ça en plusieurs segments, et qui commence à partir de la neuvième ayah, l'ayat al-tasi'a, et ce segment, en particulier ce dernier tiers environ de sourate al-jumu'a, ah, Eh bien, il va nous mener vers quelques questions de al -fiqh, des questions pratiques de la jurisprudence de la journée de Jumu'ah, comme on va couvrir cela aujourd'hui, Incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Yaqulou Allahu Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, on va à la fin Sourat Al-Jumu'ah Ya ayyuhal ladina amanu idha nudia lis salatini yawmi al-jumu'ah tifas'aw ila dikrillahi wadharul bay' dhalikum khayru lakum in kuntum ta'alamun. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها Comme on a vu les deux premières parties de la sourate qu'on a couvert lors de notre dernière séance parlent de la question de de la guidée de Al-Wahi que ce soit Al-Wahi qu'Allah azawajal il à cette Umm la Umm de Rasoulullah sallallahu ou bien Al-Wahi qu'Allah azawajal il affirme Ahlu al tawrat les gens du livre Ahlu al-Kitab et comment est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié de la religion de Allah subhanahu wa taala du rappel qui leur venait de Allah subhanahu wa taala et en passant il y a un petit lien Ici, entre les deux. Entre la première partie de cette sourate et entre la deuxième partie parce que dans un hadith dans un hadith authentique de Rasoulullah alayhi salatu salam le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a comparé celui qui vient à salat al-jumu'ah celui qui parle lorsque l'imam est en train de faire khutbat al-jumu'ah le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a comparé à qui à al-himar yachmilu asfara comme un âne qui porte des livres comme un âne qui porte des livres donc ce cette comparaison qu'on trouve dans ce hadith de Rasoulullah alayhi salatou sallam... C'est la même qu'on trouve dans la première partie de sourate el-jumu'ah. Le lien qu'on peut faire avec le deux entre les deux Taala. c'est que tout comme les gens du livre Ahlul ul kitab n'ont pas bénéficié de leur livre de Taurat, la même chose ici. Quelqu'un qui se déplace, qui fait tout un déplacement pour venir les salat el-jumu'ah et après ça qui arrive au maqsoud maqsoud el-jumu'ah, c'est quoi C'est d'écouter avec les, d'écouter le rappel et que une fois qu'il arrive sur place, qu'est-ce qu'il fait Il est distrait par autre chose et qu'il commence à parler à celui qui est devant lui. Ou à jouer sur son téléphone comme certaines personnes font de nos jours et ainsi de suite. Alors c'est exactement la même chose. Alors qu'est-ce que l'imam Ibn Kathir rahima ta'ala Il nous dit entre autres sur un sujet de cette sourate, il nous parle de la question de al-Jumu'ah. Pourquoi est-ce que al-Jumu'ah ça s'appelle Jumu'ah Quelle est l'origine de son nom al-Jumu'ah, مشتقة من الجمع، في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار. Que le mot al-Jumu'ah, il vient de al-Jam'a. al, al c'est le rassemblement parce que أهل الإسلام, les musulmans, eh bien ils se rassemblent lors de cette journée de al-Jumu'ah. Une fois par semaine dans les grands lieux qui sont consacrés à ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre autres, la noblesse de, ce, de cette journée-là, de Jumu'a, elle vient du fait que c'est la journée lors de laquelle Allah il a accompli la création des cieux et de la terre. Laqad khalaqna samawati wal arda fi sittati Allah Azza il a créé les cieux et la terre en 6 jours. journée, c'était quoi la journée de al-jumu'a kama kala al-ulama Le début de la création des cieux et de la terre a commencé par un dimanche et elle s'est terminée par un vendredi. Allah Azza wa Jal, idha arada shay'an, fa Allahu subhanahu wa ta'ala اسبابه الله عز وجل bien sûr il est capable enma amruhu idha arada kun fayakun الله عز وجل s'il veut le créer tout l'univers les cieux et la terre en seulement il peut le faire subhanahu wa ta'ala y'ujizuhu shay'in lakin Allah عز وجل qaddara écrit que la création des cieux et de la terre que ça va s'étaler sur quoi sur six jours tout comme Allah عز وجل qaddara il a écrit que la création des milliards d'êtres humains du temps de Adam alayhi salam il a Qiyam Sa'a que ça ne va pas se faire en un seul moment qu'il va en quoi naître une génération après l'autre et qu'il va avoir quelqu'un qui meurt et l'autre qui naît ainsi de suite ça c'est Amrullah Ta'ala وَحِكْمَتُهُ wa أَنَّ الْأُمَمَا قَبْلَنَا أُمِرُوا بِهِ فَضَلُّوا عَنْهُ les nations avant nous Allah Azza wa Jal leur a demandé d'honorer cette journée-là qui est quoi la journée noble la journée honorable de la semaine. Qu'il y a une journée qui est spéciale dans toute la semaine. Mais qu'est-ce qui est arrivé Ils se sentent égarés. Ils se sentent trempés. Pourquoi ils se sentent trempés En détail, Allah Ta'ala a'alam. Mais l'idée générale, c'est que « Lame hadi Hadiyallahi Subhanahu Wa Ta'ala » Ils ont innové dans leur religion, ils ont altéré dans leur religion, ils n'ont pas pris la révélation simple comme Allah Azza wa Jal illa, il leur a révélé, subhanahu wa ta'ala, « Fadallu an sawa'i as-sabi » il est commencé, « al-Yahoudi yawma s-sabt al-ladhi lam yaqa' fihi khalqun » ils ont choisi quoi ?» La journée de, du samedi, lors de laquelle il n'y a pas eu de de création. Donc, il n'y a pas eu quelque chose de, de spécial lors de cette journée-là, de, de Sept ou bien le samedi. Ils ont choisi quoi la journée de, du dimanche, lors de laquelle la création a, a débuté. يَقُولُ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَخْتَارَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْجُمُوعَ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ فِيهِ El-Dumoua, qui est la journée honorable encore une fois, parce que c'est la journée de la perfection, de l'accomplissement de la création des cieux et de la terre, comme on a mentionné, comme dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Allah al al Al-Issalatu qu Asalam, qu'est-ce qu'il dit notre prophète Nous sommes les derniers et les premiers kiyam Ça veut dire dans cette vie du Bahman, nous sommes les derniers. Nous sommes la dernière umma. On est venu après les autres. Mais on va être les premiers Yawm al Pourquoi est-ce qu'on va être les premiers C'est parce que la Ummah de Rasulullah va être la première à être jugée. Yawqda, Fihabayna al-Khalaik, in Umma Nabi Allahs salatu wa salam al-Di Allahs salatu wa salam beid att de ägde detarbetet från före oss. Alla hittar gudar som är före oss, men vi kommer att hitta dem före dagen av Qiyamah. Då är det denna dag som Allah har förordnat dem, och de har varit i konflikt med honom. wa salam berättar att alla dagar är en dag. Alla är en dag. Alla är en dag. Alla är égarés, ils se sont éloignés de cette, de cette journée et Allah Azza wa Jal il nous a guidés et que les nations ils nous suivent, le Jumu'a c'est nous mais à eux ils vont faire après Donc, eux, ils célèbrent leur journée après al Jumu'ah. Ce soit le samedi ou bien le dimanche. C'est tout ce qui est de l'invitation de Dieu. Donc, dans cette sourate Allah Azza wa il demande aux musulmans de se rassembler pour faire la ibadat d'Allah Azza wa Comment est-ce qu'on célèbre cette meilleure journée de la semaine On ne la célèbre pas en faisant la danse en faisant des chants et ainsi de suite, comment on célèbre quelque chose d'honorable dans la religion dans Azzawajal, tout comme pour les deux ariyads, Ibn al-Futr et Ibn adha c'est entre autres avec l'ibad d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça il dit subhanahu wa ta'ala O vous qui croyez lorsque l'appel il est fait le nida, ça veut dire le adhan il est fait pour la salat la journée de l'jumu'a ça veut dire la salat spécifique Vendredi, som är Salatul Jumoua. Fasshaw ila dikrillah. Wadaruh. Al-Bayr, dirigez-vous vers la Salat. Comme on va voir, Inshallah, ta'ala, l'essence les détaillé de cette, cette aya. Fasshaw ila dikrillah. Eiktsudu wa amidu wahtammu fi masirikum ilayha. Quelle veut dire ça? Fasshaw ila dikrillah. Le d'Allah, Azza wa Jal, c'est le rappel d'Allah. Les ulamas de tafsir. Pas Ibn Kathir ici, mais d'autres ulemas comme Nassafi et autres, ils ont dit spécifiquement que Zikrullah, dans cette ayah, c'est la khutbah. C'est le les deux khutbah de Al-Jumu'ah, parce que c'est le rappel, ça nous rappelle. Donc, il dit, subhanahu wa ta'ala, Alors, faites en sorte que votre souci, après le Adhan, c'est quoi C'est le Zikr d'Allah, il n'y a rien d'autre que le cœur, on va voir comme certains des salaf ils ont dit ici, c'est le cœur qui doit ici, il marche vers le zikr d'Allah subhanahu wa taala, il court vers le zikr d'Allah Azoudel, le cœur ici. Il dit, المراد Il ne attention, faut pas comprendre que fasse ila il a c'est, c'est quoi c'est, c'est courir, parce que dans la langue arabe le mot sāy Parmi ces sens, parfois ce n'est pas le sens unique, mais c'est quoi C'est courir. Mais ce n'est pas ça le sens de cette ayah, ou bien de ce mot dans cette ayah. Pourquoi Parce que Rasulullah s.a.w, il nous a défendu de courir vers la salat. La لا تأتوها وأنتم تسعون ولكن تأتوها وأعليكم الشاكينة والواقار أو كما قال عليه الصلاة والسلام Pour salat الجمعة ou pour n'importe quel salat. Al-Muslim, même si lorsqu'il est en retard pour un salat, il ne doit pas courir. Donc si j'arrive et que je crains que je vais rater la troisième raka'a, je sais que je suis 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes en retard, je ne devrais pas quoi Kourir, ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu, kama qala alayhi salatu salam, Ceux qu'on est capable de rattraper, alhamdulillah, ceux qu'on qu a raté, eh bien, on va le rattraper avec des raka'at, après l'imam. Mais il ne faut jamais courir pour, vers al-salat, pourquoi Parce que de un, c'est contraire à la sérénité ici, al-sakina, qui est requise, al-waqar, que quelqu'un qui court habituellement, c'est pas, ça donne pas une bonne... Une bonne impression. Quelqu'un qui court, ça veut dire qu'il y a un problème ou bien il y a une urgence ou autre chose. Pourquoi il court Donc, normalement, lorsqu'on se dirige vers quelque chose de noble, on ne se dirige pas avec une sérénité de 1. Et les ulama aussi, ils ont dit de 2. C'est parce que ça va affecter quoi Al -khushu, La concentration de la personne. Quelqu'un qui arrive et souffle les salats comme ça, il ne va pas se concentrer dans sa salat. Donc, il ne faut jamais courir vers la salat pa certains certains, i si en tafsirib nu kathir men jag vet att särta fakah särta de ämmer alahim rämme ta'ala, de har gjort sin egen övning, de har sagt accepter för salatul jumua, om någon är verkligen i retard och han är rädd att missa den andra, den andra rakaa, att någon är rädd, han hör dem, han hör dem från de bort, han är redan i den andra rakaa och han säger jag ska springa för att fånga den, rokug. Varför? För att om al jamaa'a si lghat ruku' le deuxième ruku' deuxième, deuxième rak'a eh bien nghat salat al jamaa'a si donc il y a un problème parce que salat al al jumu'a puis excusez-moi pas salat al jamaa'a salat al jumu'a il y a pas quoi il y a pas salat al jumu'a en général OK on peut pas aussi la refaire tout seul salat al jumu'a si on lghat il faut la prier d'uhra w fatatu al jumu'a euh, donc la c'est un problème donc certains ulama ils ont dit pour salat al jumu'a en particulier si Ou bien si quelqu'un espère, souhaite, pense bien que si il va un peu courir, il va pouvoir rattraper de justesse la deuxième rak'a Certains ulama, ils disent on peut courir dans ce cas. Bien sûr, ce n'est pas la règle ici, c'est une, une exception. وَقَالَ بَعْضُ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ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 Toutes les autres alaïq, avec al-dounia, les autres liens avec dunya dounia se concentrer sur salat. Euh, euh, al jumuah Naam. Taïb. « Kala al-hasan al-basri, ama wallahi ma al-akdam, al walakin bil-qulubi wal-niyatiwa al-khushu' al, al basri confirme la même chose. Il dit « ce n'est pas sa'i, ce n'est pas quoi courir avec les pieds, mais c'est quoi C'est sa'i al c'est an l'intention c'est le cœur ici qui se dirige ainsi que al la pleine concentration sur as-salat et قال كذلك قتادة عليه رحمة l'un des grands ulémas bien sûr de tabi'in, de tafsir il a dit fas'a ila dhikrillah an tas'a biqalbik wa 'amalik wa huwa al-mashy ilaha Il dit que c'est quoi Ça ici se dirigeait avec, encore une fois, avec le cœur et avec l'action, pas avec les pieds en tant que tels. Il nous dit l'imam Ibn Kathir. donc certains des, des ahkams très importants ici pour le salat du Moua'i Khwanif al-Azza C'est très important ça, qu'on l'apprenne nous-mêmes, qu'on comprenne qu ce genre d'ahkams et aussi qu'on les partage avec les autres, ceux qui ne connaissent pas de de, euh, de notre de notre cercle d'amis ou bien de famille ou autre chose. C'est c'est souhaitable, c'est très important, c'est recommandé avant de venir pour salat al-jumaa de faire quoi de faire al-gusul. C'est quoi al-gusul? C'est le bain rituel. C'est un bain, c'est prendre un bain, mais pas n'importe quel bain. al-gusul Donc là, ce n'est pas n'importe quel bain attention Il faut faire... Ça, c'est très important. Le ghusl, ce n'est pas le simple fait de quelqu'un dit « J'ai pris, pris une douche. » Surtout pour le ghusl obligatoire. Si c'est ghusl ou le ce n'est pas obligatoire. Et si c'est sunna, mais pour le ghusl qui est de raf'u le ok l'intention, la niya, elle est nécessaire. Si, on, va, on va donner un exemple. Quelqu'un qui est en état de djanaba, il doit prendre son rossi. Et il a oublié de le faire. Il a dit, je vais le faire après, après, après, après. Après ça, il est encore en état de djanaba. Il sort, il, a, il va courir, va faire du sport. Là, il revient, il est quoi Plein de sueur, il dit, je vais prendre une douche pour me nettoyer. Il va prendre une douche. Après ça, c'est au il dit, ah, j'étais en état de djanaba, l'hadith al-akbar. Ah, mais j'ai pris une douche à la Koulihan. Ça ne fonctionne pas. Wadih Donc, el rosli ambari anyakuna mada bini yatil. Ce n'est pas n'importe quelle douche, c'est une douche avec niyatu rafii avec la niya ici, que ce soit aussi une ibada Après ça, bien sûr, il y a la procédure. Ça, c'est comme expliqué dans les livres de la mais elle n'est pas requise. C'est pas comme le woudou. Tant que la personne, elle lave tout son corps avec de l'eau. Et aussi, à al khilafim, bien sûr, le mademada ou aussi, pour ce qu'il est de se laver, de se rincer la bouche ainsi que le nez, tout comme pour le woudou. Mais après ça, la chose la plus importante, avant tout, bien sûr, c'est le niya. Alors, il dit ici, « Si an yagtasila qabla maji'ihi ilayha » Länsin beteffis sahihayn Så Qu'est-ce que notre prophète salam Il dit Qala alaihi sallatou tasil l'un de vous il vient à la jumu'ata Alors qu'il fasse le Rousl Qu'il fasse le rousl Ici le rousl c'est une ribada Mais aussi ça a un Comment on appelle ici Ma'nan ma'kool Ça a une raison bien spécifique Qui est quoi Donc ici en plus du fait que le soit une C'est quoi aussi C'est pour l'hygiène, ok C'est pour l'hygiène du musulman, au moins une fois par semaine, comme on va le voir, Inch'Allah, Azza wa Ainsi que pour, comme ils disent les ulamas, حَتَّى لَا يُؤْدِيَا إِخْوَانَهُوَا الْمَلَائِكَةِ Ok Donc, il y a des gens, surtout... Euh, dans le temps de Sahaba, mais même jusqu'à aujourd'hui, la règle, la règle, elle reste toujours, les gens qui font du travail manuel, ou ainsi de suite, il se peut que, travail physique, la personne, encore une fois, il y a de la, de la sueur, ou le rawa, il y a odeur, et ainsi de suite, venir comme ça, à la salat, qu'est-ce que ça va faire Ce n'est pas bien pour ses frères, et ce n'est pas bien aussi pour al -mala les malaisquins, les malaisquins, dans le Sahih Muslim, écoutez bien ce hadith de Rasulullah, al alayhi sal salatu wassalam, Quelqu'un va nous dire, je vais citer le hadith, après ça quelqu'un doit nous dire pourquoi ce hadith il est important. Allah alayhi salaatu wa C'est une obligation sur chaque muslim de se laver, de prendre un bain une fois à chaque sept jours, de laver son corps ainsi que sa tête rapporté par Imam Muslim qui peut nous dire pourquoi ce hadith il est important pour le jumu'ah, donc si c'est une fois par semaine non pour ne pas garder la saleté sur soi Barakallahufiq älskade människor, så ni enseignement vara med i det här. Det är inte bara en person som är med i det här. Det är en hel värld som är med i det här. Det är inte bara en person som är med i det här. Det är en hel som är det här. Det är det här. Det det är en person som är det här. Det är en hel en det är som det är det är en det är en Pourquoi tu prends une douche à chaque jour ou l'autre qui prend deux douches par jour ou trois douches par jour Parce que tu as le confort et le luxe, c'est agréable. Tu as l'eau chaude et tu as, je ne sais pas, quel, quel, quel produit. Alhamdoulilah, c'est très facile. Okay? Dans ce pays, c'est très facile, pour la, dans, dans, dans le temps normal et agréable de prendre. Tu as l'embarras du choix, comme on dit. Mais voilà, okay? si tu te retrouves un jour ou un autre, okay? il fait froid et l'accès à l'eau, c'est difficile... Et tu as l'eau, alhamdoulilah, mawjoud, on dit pas, y a pas d'eau, mais l'accès à l'eau chaude, c'est difficile, ou à l'eau tiède, c'est difficile, et même ce n'est pas très agréable, et les moyens ne sont pas là, et ainsi de suite. Alors c'est là que l'almujahada, elle va quoi Intervenir. Là, il faut s'efforcer de faire quoi De prendre le bain au moins une fois par semaine, pour atteindre l'Allahi wa Rasuluhu sallallahu alaihi sallam. För om vi Allah alazza wajalla som messager, alaihi wa sallam, sätts en pass, sätts entre parenthèse. Charles vill inte tro. Hittar han lite på det här, väl är han inte satt. Vi hör på par, par, par. Få talas om vissa Och så fort det är, så är det. Det är inte ens här med alla möjligheter vi har. Och så fort det är, så Quelqu'un se plaint d'un proche. On ne veut pas donner trop, trop d'exemples et ainsi de suite. Et bien sûr, ça, c'est contraire à, à l'esprit même de l'iman que... Aussi, dans un autre hadith, rapporté par Boukhari Muslim, Allah alaihi salatu as-salam, russul jumwah, wadibun ala kulli muhtalimin » Rusl de, du vendredi de, de, de la Jumu'a, il est wajib. Le mot wajib dans la langue arabe, c'est quoi Obligatoire, prescrit sur chaque muhtalim. Al muhtalim, c'est celui qui a atteint l'âge de puberté. De là, il y a chilaf entre les ulama. Tous s'entendent que c'est très important le rusl, ou alors qu'il certains disent que c'est mustahab, d'autres ulama, ils disent non, non, non, non. Rusl Jumu'a, il est obligatoire, wajib. Et d'autres ulama' fassalou fi dhalik, ils ont fait le tafsil ici, la nuance, détail. Ils ont dit, si la personne, ça fait pas très longtemps qu'elle a pris un rossl, quelqu'un qui a pris rossl le, le jeudi. Jeudi midi, il a pris un rossl et il est encore propre et ainsi de suite. Fa hada, laissa bi C'est mustahab, c'est recommandé pour lui de prendre quoi, hein, un rossl. Walakin si quelqu'un... Comme on a mentionné, ils sont mauvais ou ça fait beaucoup de temps qu'il n'a pas pris de rousslu et ainsi de suite. Alors ça devient quoi Obligatoire pour lui de faire rousslu al Donc ça c'est al ta'ala alayhi salatu Un autre hadith est rapporté par l'imam euh, Ahmad alayhi ta'ala. Man gassala wa gtasal yawm al-jumuha wa bakkara wa btakara wa masha wa lam yarkab. Il dit alayhi salatu salam. la journée de ljumuha va prendre un bain, un bon bain, un bain bien, bien purifiant. Gassala wa gtasal. Bakkarah qui va venir au masjid très très tôt, wa mashaa wa et qui marche, il ne se déplace pas sur un véhicule ou un animal ou autre chose, il vient salat en marchant, wa min al imam et qui se rapproche du imam, ça veut dire le khatib ici Et il a bien écouté, il s'est concentré sur la khutbah, il n'a pas fait de larou. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé, il n'a pas joué avec des objets autre chose. Il n'a pas été distrait lors de la khutbah, il était pleinement concentré. Il dit alayhi salatu wasalam, Il aura pour chaque pas qu'il a fait vers al-salat. La récompense d'une année. Quelle récompense La récompense d'avoir fait le siyam d'une année entière et le qiyam, qiyam la nuit d'une année entière. Pour chaque pas. Un autre hadith aussi du prophète alayhi celui-là rapporté par l'imam Bukhari muslim alayhi Très important ici encore une fois pour les fameuses « je travaille », alors « je travaille ». Je veux m'assurer d'arriver juste lorsqu'il y a quoi L'Iqamah de Salat al-Jumu'ah Et d'être le premier qui sort après Assalamu alaykum Et là je vais courir pour être le premier qui sort Qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu al salam Rapporté par Bukhari Muslim Celui qui prend La journée de Jumu'a qui va prendre un bain, le bain comme pour celui de Al-Djanaba, ça veut dire le bain rituel. Il dit, salat au salam, après ça, qui va aller tôt. Rahha, ça veut dire, comme on va le mentionner, incha'Allah, juste après le lever du soleil. Et il se dirige vers la salat ça veut dire qu'il va aller au masjid très très tôt le matin. Comme si on dit ici, à shuruq demain, incha'Allah, il va être exactement à... 6h57. Donc, si demain, c'était le vendredi, quelqu'un qui est vers 7h15, il est déjà dans le al masjid. Alors, il dit, « C'est comme s'il a fait une sadaqa de quoi Une badana. Badana, ici, qu'a l'ulama, un chameau. Il a donné un chameau comme une, une sadaqa. Tellement, la récompense, elle est, elle est immense. « Et qui s'est Et celui qui se présente au masjid un peu plus tard, à la deuxième heure. On va voir, inshallah, c'est quoi l'heure ici. Alors, c'est comme s'il a donné quoi Comme une baqara. Il a donné comme sadaqa une vache. Donc, ça reste une grande sadaqa ici. Celui qui se présente à la troisième heure, c'est comme s'il a fait sadaqa de d'un mouton. Waman raha fissa'atirrabi'ati faka annama karra badajaja A la quatrième heure, c'est comme s'il a donné une poule, comme sadaqa. Waman raha fissa'atir khamisati faka annama karra babay datan, celui qui se présente au masjid, à la cinquième heure, c'est comme s'il a donné comme sadaqa quoi? Un oeuf, comme sadaqa. Qala alayhi salatu salam, fa idha kharaj al-imam wa hadaratil malaykatou yastami'oun Mais dès que le imam il sort quoi les malaïka ils sont présents pour quoi écoutez Le décal, ça veut dire qu'ils ne vont plus prendre une, des noms ici, des noms spéciaux, de personnes spéciales qui sont arrivées, qui sont arrivées tôt, parce que khalas. Al-Khutbah, el, el elle a commencé. L'histoire ici de Sa'ad, ce n'est pas Sa'ad comme on l'a quand, ce n'est pas l'heure comme on la compte aujourd'hui. Les ulama, ils disent, Sa'ad ici, c'est cinq moments. Okay, donc, ça va, comment est-ce qu'on fait le calcul, les ulama, ils disent, ils disent, on va prendre le calcul entre le lever du soleil, shuruk jusqu'au moment où quoi il y a le adhan ça veut dire le adhan qui est mentionné ici dans cette elle le adhan lorsque le imam il sort l'imam il monte sur le minbar c'est ça le le adhan qu'on prend en considération on va calculer le nombre d'heures entre les deux on coupe ça en cinq et là on peut savoir le adr, il est, il est quel adr à chaque, à chaque heure donc très simple ici hein, on va prendre un exemple qui est, qui est parfait et très et très pratique pour nous ici le hamdulillah ça va avec l'horaire de l'hiver donc si on dit environ Al-Shuruq, c'est à 7 heures du matin. On dit environ, le Jumu'a, c'est à midi. Ok C'est l'hiver, c'est environ, bon, midi 8, alors, il y a combien d'heures entre les deux 5 heures. On va les couper en 5, c'est quoi Et Alors, ici, Al-Sa'at ou al c'est la même chose. L'heure, al mentionné dans ce hadith, c'est comme environ al quand qu'on connaît ici. Ça veut dire, celui qui vient avant 8 heures, il est dans le masjid Alors, c'est comme s'il a donné quoi Un chameau. Celui qui arrive avant 9h, c'est comme une vache. Celui avant 10h, c'est comme un mouton. Avant 11h, c'est comme une poule. Celui qui arrive avant midi, un oeuf. Celui qui arrive après le aban. Alors, il n'a pas de privilège spécial. Celui qui est cité dans ce hadith. « Il est mustahab aussi quoi De porter certains des meilleurs habits. » C'est une sunna aussi, comme euh, probablement il nous mentionne ici le hadith. Euh, ça fait partie aussi de Al-Sunan, quoi. Certains ulama, ils ont dit d'avoir un habit spécifique pour le jumuaï pour l'Aryad et ainsi de suite. OK, donc on ne vient pas Salat le jumua ce n'est pas haram, mais c'est contraire, quoi. C'est contraire al c'est contraire Al-Sunna, c'est contraire. On ne vient pas le Al-Jumu'a avec des pyjamas. On ne vient pas le Al-Jumu'a avec, encore une fois, des habits de travail physique, manuel et ainsi de suite. Illa Li-Darurati Li-Muhtar, celui qui est euh, dans une situation de nécessité. La-Yuqallifu Nafsan illa. وسعها ولكن من يتهاون prend ça à la légère qui ne fait pas d'effort alors ça c'est contraire à quoi la vénération d'Allah azza wa ce <t 'en> parfum et quoi aussi asåväl att si se nettoyer les dents, que ce soit specifikt spécifiquement, ou och att nättoyer och att bien se nettoyer. Et euh, le manson, donc le hadith, on har déjà mansonat ici. Här nu till salat, så vi kommer till den här ayat. Imam Ibn Kathir, alla rämte Allah, att alla. Merad av nida, och nida, det andra, som han gjorde mellan händerna av Rasul sallallahu alaihi wasallam, om han gick ut, Parfois un, parfois, parfois deux. Donc ici en général on a un seul Adhan. Et c'est le Adhan qui existait lors du temps de Rasulullah alayhi salatu wa sallam. C'est le Adhan qui est quoi Qui est après en général. Qui est après le waqt de salat al-dhuhr en général. Ala qawli al-jumhur min al-ulama alayhim rahmatullahi ta'ala. Et c'est le Adhan habituellement qui est fait lorsque l'imam il monte. Le khatib il monte sur le minbar. Il dit salam alaykum le Adhan il monte. Il commence à faire l'Adhan. Ça, c'est le Aden de la Jumwa. Et c'est celui qui est quoi voulu dans cette Aya, parce que c'était le seul Aden qui existait dans le temps de Rasulullah. Par contre, parfois, dans certains lieux, dans certains pays, il y a quoi deux Aden. Et de ce fait, ce Aden qui est mentionné dans cette Aya, dans ce genre de pays où il y a deux Aden, on l'appelle le deuxième Aden qui est en, en réalité le Adan, le vrai Adan, initial du temps de Rasulullah, alaihissalat, alaihissalat, alaihissalat. Taïe. Malgré ça, alors c'est quoi l'autre Adan L'autre Adan, il a été quoi euh, Il a été intégré Par Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala. Anhu amiru al-mu'minin. Khalifa Uthman ibn Affan. Sahabi du Prophète alayhi salatu wassalam. Lama kathoran nasu bil medina. Lorsqu'il y a... Lorsque al-medina machallah. Elle a pris de, de l'essor. Elle est devenue grande machallah. Et, et la population a grandi. Dans la medina de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et de ce fait les gens. Il y a beaucoup de personnes qui habitaient à la périphérie. Ou bien qui étaient dans les marchés dans... La périphérie de Al-Madina. Et de ce fait, s'ils vont entendre seulement un seul adhan, ça va leur prendre beaucoup de temps pour se préparer et pour, et pour venir. Alors, Uthman, anhu, il a ajouté le premier adhan, qui n'est pas un adhan si aboudi. Ok, C'est plus une annonce ici, pour dire aux gens, alors, il faut, c'est le temps maintenant d'aller vous préparer, ainsi de suite, parce qu'encore parce qu une fois, dans le temps de Rasoulullah alayhi salam. Al Madina était beaucoup plus petite, donc ceux en général, les Sahaba, ils sont proches de Masjid, dès qu'ils entendent l'Adhan, eh bien, ils vont se diriger vers Salat. Ils arrivent avec Khotba de Rasulullah salat alaihi salam Donc le premier Adhan, la tabnīyah (sallallahu Dans le cas où on a deux Adhan, le premier Adhan n'a pas de conséquence, n'a pas d'importance à part le fait de dire aux gens, préparez-vous, c'est bientôt quoi, Salat. Et bien sûr, ce n'est pas une bid'a parce que c'est quoi C'est une invention de l'un des khulafats rachidines. Affan, anhu, et Rasulullah, wa sallam, il a dit « bi sunnati wa sunnati al khulafai al-rachidina al min ba'adi adhu alayhi al fa al al min rasulullah, alayhi wa wa S'il si y a un lieu, si euh, comme ici on n'a pas vraiment besoin de faire un deuxième adhan ou bien un premier adhan, d'ajouter un autre avant le adhan régulier. Parce que les gens, en général déjà le adhan on ne l'appelle pas à l'extérieur donc ça ne sert à rien. Et de deux les gens ils ont d'autres moyens de nos jours pour connaître l'heure et ainsi de suite. Mais si parfois il y a besoin dans certains pays, s'il y a eu pertinence de faire le premier adhan ajouté dans le temps de Othmane. فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكِ إِنْشَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَا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 et ça on l'a déjà mentionné dans d'autres euh, dans d'autres euh, cours lorsqu'on fait des khutab lorsqu'on fait des khutab de jumou'a habituellement surtout dans les universités c'est un problème qu'on voit depuis plusieurs années Klubbad i söndag, ma shaa Allah, muslimerna sommiger till söndagsprat i genomsnitt på söndagsprat. Eller måska, det finns plats för de unga för att de inte vill vara med i prat. De vill inte vara viennent i prat. De vill inte vara med i prat. De vill inte vara med i prat. De vill inte vara med i prat. De vill inte vara med De vill inte dans les cafés, dans les marchés, ou les magasins, ainsi dans les de suite mais aussi aux affaires de la vie et autres. Et il ne faut pas oublier de ne pas oublier de ne pas oublier de ne pas entendre le zikr, pour entendre le rappel, ok Pour faire en quelque sorte le contre-discours ici qui vient renforcer l'Iman. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas fait l'obligation sur les femmes pour venir à Salat al-Jumu'a, c'est pas parce que Salat al-Jumu'a, elle n'est pas bonne pour elle, non. C'est parce qu'elles ont d'autres obligations vers leurs enfants et ainsi de suite. Mais maintenant, ici, on vit dans un contexte qui est quoi Différens. Différens entre une femme qui dit analan O salli salat ljumuha. Je ne vais pas salat ljumuha. Salat ljumuha allih c'est wajiba allih. Moi je vais rester filbait in sha Allah. Salli salat ljudon. Je vais lire le Coran. Allah azza wa jalla. ala rasoul illa Allah. Walakin femme qui salat tjubar i marknader, tjubar i vägar och tjubar i moskén. Det är just där, förra måndagen, som det finns en stor utrymme för kvinnor och för familjans sjuksköterskor. Det är de suite. i den här mötena. Det är viktigt att de deltar i den här mötena. Det är viktigt att d'obligation ici ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas aussi obligatoire sur den här mötena. Det är viktigt att de deltar de de entre autres il y a plusieurs azar bien sûr pour salat jumuah pour ne pas venir à salat al jumuah mais voilà, remarquez ihwani fi l'azawajal que sidi azar d'exception que c'est pas on peut pas on va pas faire ici le qiyas différence entre un udr, une excuse de ne pas venir à salat al jumuah pour une raison particulière une journée particulière une certaine durée particulière et entre celui Quand plusieurs personnes, il yani y, y, y a tarakhasu et il délaisse salat al-jumu'a pendant quoi Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, il dit je travaille. Taïb, tu travailles jusqu'à quand Il a metta, yani, metta el a. Il vient salat al-jumu'a juste lorsque le, ça tombe, euh, comme ça, de façon aléatoire, une fois sur je ne sais pas quoi. Lorsque ça tombe, que le jumu'a c'est quoi Le 25 décembre et le 1er janvier. Il va être salat al-jumu'a apqa les autres journées te dit ana astaghal a'mal kadha man taraka thalatha juma'a tahawulan tab'a Allahu 'ala qalbihi aw kama qala 'alayhi salatu wa salam bak hadha munkarun 'adhim li dallis min faraid islam min wajibat islam min shi'a'ir al-islam c'est quelque chose de excuses pour que la personne ne vienne pas, exceptionnellement, si quelqu'un est malade, donc une maladie qui est quoi Assez sérieuse, donc qui l'affecte, pas quelqu'un qui a un peu de rhume, okay quelqu'un qui est qui euh, donc harad il y a une certaine contrainte ou bien ça pourrait accroître sa maladie ou autre chose el musafir le voyageur certains ou aussi même s'il y a un peu de divergence à à cette question là sur cette question là wa kayim marid par exemple kayim marid c'est qui c'est quelqu'un qui prend en charge qui prend soin de quelqu'un qui est Qui est malade Quelqu'un dit « Moi ma mère aujourd'hui elle est très malade, je dois rester avec elle pour la prendre en charge » ainsi de suite. « Ce qui ressemble à cela, tout ce qui se rapproche de cela, mais comme on a dit, à condition que ce soit de façon justifiée. Lorsque la raison elle est là, la personne elle peut ne pas venir à salat al exceptionnellement. « Il dit Allah subhanahu wa ta'ala « وَذَرُوا الْبَيْعَ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ الْبَيْعَ الْبَيْعَ C'est quoi C'est Il dit subhanahu wa ta'ala dharu al-bay'a délaisser le commerce lorsque l'appel il est fait pour salat al-jum'a là il faut cesser toute activité commerciale et pas seulement le commerce comme ils disent les ulama ici le commerce Allah a ça a mentionné parce que c'est l'illustration la plus la plus concrète la plus claire de dunya ولكن كل ما يشغل le match de foot il faut l'arrêter euh, je ne sais pas tout Tous tout tout ce qui nous distrait de salat al-Jumu'ah qu'on peut arrêter qui n'est pas des choses qui sont daroura ou autre chose alors il faut quoi il faut arrêter tout de suite et se concentrer se diriger vers salat al-Jumu'ah wa atruku al-bay'a idha nudiya lis-salat wa lehatha tafaqa al-ulama' ala tahrim al-bay'i ba'da an-nida' ath-thani ilia Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullah ta'ala unanimité entre les ulémas que le commerce il est haram Après quoi l'appel de l'adhan encore une fois lorsque le imam il monte sur le sur le minbar wa inna mahtalafu le seul khilaf qu'il y a entre les uléma c'est à propos de quoi de de la validité du commerce qui pourrait nous dire c'est quoi alors la différence entre et tafaqou al-tahrim sont d'accord que c'est haram de faire le commerce après le adhan de Jumu'a, mais ils divergent sur la validité du commerce c'est quoi la différence entre les deux commerce, il est haram, à l'unanimité, ou alors qu'il s'achète à ils disent il est valide, et d'autres ulama, ils disent il est invalide. Alors, ce « ici c'est sur la validité de quoi de la, de la transaction. Vous comprenez Je vous donne un exemple. Je te vends mon auto. Je vais lui vendre mon auto. Après, « al-adhan ». On est en train d'entendre El Aden ou alors fait une demi-heure qu'on est en train de négocier. Alors, on dit, il vaut mieux quoi conclure Le truc, ça va nous prendre un 10 minutes de plus. Après 10 minutes, on va s'entendre. Je vais lui vendre l'auto. Unanimité et j'ma'a bainé Qu'on a fait quelque chose de haram. Moi et lui, m'ouharrama al-Qur'an. C'est le Qur'an qui le dit. On a désobéi Allah, azzawajal. Voilà qu'il y a la divergence. Elle est sur quoi maintenant Sur la validité, ça veut dire les conséquences de cette transaction. Les ulamas qui disent que la transaction, elle est invalide. Les anna al-tahrim ou al-nahi. Ils vont dire, il y a les amoumins en ils vendent ici y a pas de c'est comme si on a rien fait la ruine ça ne sert à rien cette transaction prédate la zone elle est quoi invalide milkiya c'est encore mon auto et quoi il n'a pas à me payer rien du tout je n'ai pas lui donné l'auto et n'a pas à, il pas à me payer de de l'argent parce que la transaction elle est invalide les autres ulama ils disent non ici voilà, la transaction elle est elle est valide. Donc, le transfert de propriété, il a été fait. Il y a bien sûr d'autres conséquences. C'est une question de, de fiqh. Voilà, les ulamas, il diverge sur la conséquence en tant que telle. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « C'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Ce n'est pas seulement une interdiction qu'Allah, Azzawajah. C'est pas une interdiction qu'Allah, Azzawajah, il nous fait pour nous faire du mal. Non, c'est mieux pour nous. » parce que lorsqu'il y a le adhan ici c'est auqat l'khutba et auqat l'jumaa ça maintenant c'est le moment de faire le grand commerce le commerce de l'akhira et de gagner pas en dollars mais de gagner en quoi en iman en hassanat en ilm, en science en yertaki l'insan bi imanihi ainsi de suite haqqullah subhanahu wa ta'ala thumma haqq alqalb haqq an-nafs pour que notre nef sans encore une fois, elle, se purifie elle se rapproche subhanahu wa ta'ala in kuntum ta'lamun c'est vraiment vous savez ça veut dire si vous savez le quadr, la noblesse la valeur de l'akhirah auprès d'allah Allah. celui qui connaît pas l'akhirah il va pas comprendre pourquoi ce que je dois cesser al-bay' pourquoi est-ce que je dois cesser la transaction ici et -Bay'? il dit subhanahu wa ta'ala dans la ayah juste après فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فاذا قضيت الصلاه une fois que la salat elle est salam alaykum wa rahmatullah salam alaykum wa rahmatullah li subhanahu wa ta'ala fan tashirou fil ard alors dispersez-vous sur cette terre fan tashirou fil Et chercher de la grâce, des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, le sens le plus direct, c'est quoi C'est le commerce. Ça veut dire aller faire le, le commerce. Et d'autres ulama, ils ont inclus dans ça tout le reste. Ça veut dire tout ce qui fait partie de la dunia, tout ce qui nous est bénéfique. C'est un ordre qui vient d'Allah. Fabtarou min fadlillah. Wa huna l'amr, est-ce est ce que c'est obligatoire d'aller faire le commerce après salat l'dimua? Les ulamas, bien sûr, il y a la règle, il y a l'amr ou li l'wujub, ala khilafin fi bardi tafacil. Mais est-ce que c'est obligatoire de faire le commerce après salat l'dimua? Wa btarou min fadlillah. Amrun. C'est un ordre ici, l'impératif. Bien sûr, là, on peut comprendre que là. Mais la règle ici, qui s'applique aux ulamas, ils disent... Al-amru ba'da al-hadri lil-ibaha. Toujours dans Sharia, Lorsqu'il y a un ordre qui vient après une interdiction, Alors l'ordre, il n'est pas pour l'obligation, Il est pour quoi Rendre la chose licite, pour nous dire que c'est licite qu'on n'a pas à se sentir mal, qu'on est en train de faire le commerce, juste après le Jumu'ah, Allah Azza wa Jai, a interdit de l'ordre de Jumu'ah, et juste il a dit, salam alaykoum, salam alaykoum, 5 minutes après, je suis en train de vendre et d'acheter, je vais me sentir mal. Là, Allah Azza wa Jai, il m'a donné quoi Un ordre très très clair ici, ça veut dire c'est licite de façon quoi Très clair, je n'ai pas à me sentir mal ou bien à me sentir coupable en quelque sorte. Euh, شخشد فضل الله سبحانه وتعالى كتب ياسا يا إخواني في الله عز وجل فانتشروا في الأرض لما حجر عليهم في التصرف كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على بيت المسجد فقال اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير.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 Certains des plus ancêtres, ils ont dit que celui qui fait le commerce après Sarat, Allah Azzawajé, il va lui donner quoi La baraka 70 fois. Et là, on pouvait déjà voir comment est-ce que... Ok Allahu ta'ala alam. je, je n'ai pas fait d'études ici du point de vue historique. Voilà comment est-ce que dans plusieurs cultures arabes, ici même, la culture, la culture, comment on peut dire ça Les, les coutumes, ok C'est des coutumes, on ne dit pas que c'est des coutumes haram. Voilà que c'est des coutumes qui sont quoi Contraire à l'idéal que Allah Azzawadhi nous explique. Dans plusieurs pays arabes, ils font le, le commerce avant Salat al-Jum'a. Et après Salat al-Jum'a, ils vont aller dormir. Alors que la baraka, elle est où Juste après Salat al-Jum'a, ça c'est un moment de baraka dans le commerce pour celui qui veut Yabtarim Fadlillahi Subhanahu Wa Ta'ala. Malgré cela, ikhwan, il fait Allah Subhanahu Wa Ta'ala, il nous dit « Wadzkurullaha kathiran la'allakoum Et faites beaucoup de dhikr d'Allah azza wa afin que vous puissiez avoir le succès al le vrai falah qui est le falah dans l'au-delà wallahu ta'ala c'est parce que euh, c'est pour nous dire que Attention, c'est pas parce que salat al-jumu'a elle est terminée que ad al-iman c'est fini dhikr Allah azza il est terminé anna at-tijarata madhnat al rafla c'est parce que tijara le commerce aussi c'est habituellement C'est un lieu qui attire quoi Al-Ghafla, l'oubli. Donc encore une fois on sort de salat d'jum'a, on va faire le commerce, ولكن voilà même en faisant le commerce, wa dhkurullah kathiran, fatbuk wa dhikr d'Allah azza wa jalla, قال بعض العلماء dhikrullah kathiran, an yadhkur Allah qaimanan wa qa'idan wa mudtaji'an. C'est le fait de faire le dhikr lorsqu'on est debout, lorsqu'on est assis et lorsqu'on est quoi Allonger Alladzina yadkuruna allaha qiyaman Aqu'udan wa ala Dunubihim Kama qala allahu subhanahu wa ta'ala Ça veut dire faire le dhikr dallah subhanahu wa ta'ala Dans toutes les situations Incluant lorsqu'on fait le Le commerce Incluant lorsqu'on fait le commerce On fait le dhikr dallah subhanahu wa ta'ala Léanna dhikra yakounu billisani Kama yakounu billisani Alqalb le dhikri Il parle la langue Tout comme il est avec le Le coeur Et celui qui fait le dhikr dallah Ne avec son coeur, Lorsqu'il fait le commerce, taqilla, -il. il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire le commerce de façon halal. Il ne va pas voler, il ne va pas frauder, il ne va pas mentir et euh, il ne va pas faire des transactions haram avec le riba et ainsi de suite. L'an yann ça, amr Allah subhanahu wa ta'ala wa haqq Allah subhanahu wa ta'ala wa haqq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 Uh, la'allakum tuflihun écoutez bien ça ici petite uh, petite leçon qu'on prend imam saadi rahmaoullahu ta'ala il dit Allahu azza wa jalla il dit encore une fois tuflihun faites beaucoup de dhikr d'Allah azza wa jalla pourquoi afin d'avoir al-falah qui est le succès alors il dit ici fa innal ikthara min dhikrillah akbar asbab al-falah ça nous démontre ici que faire beaucoup de dhikr d'Allah azza wa jalla C'est parmi les raisons principales du succès de le falah, que ce soit dans dunya ainsi que dans Al-Akhira, l'importance ici de toujours faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dernière ayah, incha'Allah, de Sourat Al-Jumu'a, Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Et si vous avez une tijarata ou une tijarata, n'hésitez pas à et ne vous laissez vous dis ila ra'u tijaratan aw lahwan il di subhanahu wa ta'ala si il voit au pluriel il voit soit تجاره le commerce ou bien lah le divertissement alors ça c'est les deux grands quoi mots de l'humanité de al insan soit le commerce ou bien quoi le Le divertissement, Allahu wa l'ahib, jouer, se divertir, avoir du fun, comme on dit de nos jours, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les deux grandes choses qui nous, qui pourraient nous éloigner dans la zoroïde et qui sont une fitna pour, pour l'être humain. Et c'est bien sûr surtout de nos jours. Il y a pas plus, il n'y a, a pas plus clair à propos de cela que de nos jours, parce que tijara. On vit dans, un, dans le monde du capitalisme, okay? c'est le monde du matérialisme, du capitalisme, du free trade, okay? marché ouvert, ainsi de suite. C'est le monde du marché, c'est le monde de acheter et de, et de vendre en tout temps, la nuit, le jour, à 3h du matin, tu achètes sur Amazon, sur Ebay. Donc toujours, c'est acheter et vendre et acheter et de vendre. Le divertissement, c'est la même chose. Il n'y a pas à travers l'histoire probablement une ère de divertissement plus, plus claire et plus quoi est plus évidente que l'ère dans laquelle on vit de, de nos jours, divertissement partout, même les gens lorsqu'ils lorsqu travaillent de nos jours, même au travail ils doivent leur amener du divertissement lorsque euh, à l'université il doit avoir du divertissement à l'école les enfants il faut les divertir les téléphones il y a des jeux les jeux vidéo, okay? les, les festivals je ne sais pas quoi, la télé le, le foot, les matchs de foot à la télé tout ça c'est quoi C'est l'ahu et Allah Azza wa nous parle de ce concept de cette question là de l'ahu, qu'elle est sérieuse Pourquoi? Bien sûr, il y a Allahu al-Mubah, Allahu al-Halal, Tarouichu al-Naf, Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Kan Allahu al-Mubah, parfois de temps, de temps à autre, Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Walaakil, lorsque le divertissement l'emporte, prend le dessus, là c'est dangereux, c'est sérieux, c'est pas du n'importe quoi. Surat Al-Anbiya, Allah Azza wa Jilid, subhanahu wa ta'ala, Iqtara balinna si hisabuhum wa hum fi raflatin mu'ridun. Ma yatih min zikr min Rabbih muphdeth illa istamaguoh um yalgbun lahiya subhanahu wa taala iktarbalin nas hisabuhm. Jumai lqosh, vilket menas att de är långt från att de är i himlen. De är inte intresserade av det som är i himlen. De är inte intresserade av det som är i himlen. De är inte intresserade av det som är i Il dit à chaque fois qu'il y a un nouveau zikr qui leur arrive, une nouvelle révélation, nouvelle ayaw, un nouveau rappel, même après le temps de la révélation, qu'est-ce qu'il arrive Ils sont en train de jouer. Il y a le raboun, il fait rafla, il y Que leur cœur est dans un état de « Allah » où ils sont divertis. Okay? Et dans nos jours, il faut qu'on fasse attention à ça. Parce que comme on a dit, le divertissement, il est... Il est partout, le cœur il est déchiré par le... Tellement il y a de divertissement C'est pour ça on, on a du, de la difficulté à avoir le khouchou' Fils-salat, t'adabour le Qur'an et ainsi de suite Parce que tellement il y a des choses qui quoi Qui attirent le cœur à droite et à gauche À droite et à gauche Alors il dit subhanahu wa ta'ala إذا رأو تجاره أو لهوا commerce ou bien le divertissement ils vont y aller ils vont se diriger vers le commerce ou bien vers le divertissement mais le mot ici qui est utilisé c'est quoi infadou il se disperse وتركوا قائمه إذى لس رسول الله عليه الصلاه والسلام donc ça parle d'une histoire bien particulière ici parce que ça parle de رسول الله عليه الصلاه والسلام il l'en debout عليه الصلاه والسلام en train de faire une Et ils l'ont laissé, ils sont partis. Ce qui est, c'est des Sahaba, c'est évident. Les seuls qui étaient avec Rasulullah, alayhi sallatou salam. C'est quoi l'histoire ici C'est important de comprendre l'histoire et de la mettre en contexte, de connaître même le temps de l'histoire, parce que ça c'est très important, incha'Allah, طبل فنصرفوا اليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر الا قليلا دونك et dans une autre narration comme a dit Jabir quadimat 'ir al madina comme fi as sahihayn donc ici qu'est-ce qui rasulullah عليه الصلاه والسلام minbar en train de faire le khutbah عليه الصلاه والسلام ou bien il était debout il y a une caravane qui est arrivée de l'extérieur de l'île Madinah, okay. grande livraison ici, import, importation de, de biens qui vient d'arriver ici, l'île Madina. Et même ça mentionne dans certaines narrations que c'était des, de, des temps durs, des temps de famine et de sécheresse. Il n'y avait pas beaucoup de biens dans Al Madina. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Dekhya, radiyallahu ta'ala anhu, et ça nous dit ici, « an yuslim », avant qu'il n'entre dans l'islam, cette histoire. Il était un marchand. Il a amené une caravane. Il est arrivé fil Madinah et là, il y avait quoi Tabl, sorte de percussions et de tambour et ainsi de suite. c'est Ça, c'est les, les coutumes qu'ils avaient dans al jahiliya pour annoncer. Donc, le, le tambour et les percussions, c'est quoi ça L'ahouan, divertissement. OK Et aussi, ça annonce le Le commerce. Donc là, il y a beaucoup de sahabas. Ils sont quoi Ils sont sortis. Pourquoi Parce que les, les premiers vont, vont, vont tout acheter et les autres, eh bien, il ne va rien leur rester après. Après Al-Jumu'a, s'ils vont finir. Al-Jumu'a, bien sûr, selon ce qu'on peut penser. Taïb. Pourquoi est-ce que c'est important, bien sûr, ici, de, de trouver le contexte de cette, de cette histoire Quelqu'un pourrait nous dire, Taïb, ya, achi, ça, même à Montréal, il y a personne qui fait ça. Comment ça Sahaba, radiyallahu, sahaba, radiyallahu anhum? Et celui qui fait la khutba c'est Rasoulullah alayhi wa sallam. Et il laisse la khutba de Rasoulullah alayhi wa sallam pour aller... Aujourd'hui, il n'y a personne qui va faire ça. Bon, il y a des gens qui pourraient faire ça, entre-parents. Entre une petite euh, anecdote, ça fait quelques, quelques années, une dizaine d'années. Je faisais une khutba dans un masjid. Et il y a un des frères qui était en charge de sécuriser l'extérieur. Donc, les voitures qui arrivent, d'organiser l'extérieur, et ainsi de suite. Donc Lui, il, il allait juste entrer à la fin, juste pour faire salaire. Donc, il était à l'extérieur. Il m'a dit, 10 minutes ou 15 minutes après le début de la khutbah, il m'a dit, j'ai vu quelqu'un, il est sorti du masjid en courant. Il dit, je me suis tout de suite dirigé vers lui. Pourquoi il courait Il y a une urgence à l'intérieur du masjid. Pourquoi quelqu'un va sortir du masjid Il va courir. Il dit, qu'est-ce qui arrive Il y a Ahri. Il a dit, je vais aller acheter le poulet avant qu'il ferme. <rire> Han sa, han sa, jag säger, titta, jag ska köpa kycklingen, kom tillbaka och gör din salat. Al-Maqsood, för att komma tillbaka till historien, Ikhwanifillah azawajal. Om vi vet att den som tog den här karavanen, det säger Dhiya ibn Khalifah innan han blev muslim, det är det som sägs här i berättelsen. Innan han blev muslim, Dhiya ibn Khalifa. Om vi söker i biografen av den här Sahabi, Dhiya ibn Khalifa han sa, han sa, han sa, han sa, han sa, han dans l'islam, il s'est converti l'islam avant quoi La bataille de Badr. Donc, cette histoire, selon vous, elle s'est déroulée à quelle époque ici, de Sira Filmadine, filmadine. Jumurah, c'est dans Almadine. Voilà, Akin. Au tout début, ok. Quelques temps, juste quelques temps après la hijra de Rassoulula à Alors, c'est tout à fait normal, ok. Ici, ils sentent quoi C'est une société de, de musulmanes, sahaba, radıyallahu anhum, qui est fraîche. Est leur? C'est leur première Jumu'ah qu'ils commencent à avoir avec Rasulullah ﷺ. Et c'est Ce c'est pas comme nous. Nous on est accoutumé à cette Jumu'ah. Eux ils n'avaient pas encore cette ayah. Ils n'avaient pas encore toutes les ayats. Ok? Ils n'ont pas encore appris ces akhams. Mais normalement, ils auraient dû juger par les, les « kulliyat ici les principes généraux de l'islam, qu'il ne fallait pas sortir. Ça, c'est au début de l'islam, même, ça nous parle ici, le tambour et ainsi de suite, que ça, c'était des coutumes qu'il y avait de l'jahiliya, cet homme-là, sahabi, avant qu'il entre dans l'islam, il est venu avec sa caravane, ils ont fait des tambours, alors c'est normal que, bien sûr, Au début de l'islam, que ce soit Fil ou bien même au début de l'islam, Fil plusieurs choses ont pris un peu de temps pour que Sahaba ils apprennent ça et ils et ils juste. حتى لا يظلم أحد السوء رسول الله عليه والسلام الله عليه والسلام يخطب فخرج الناس وبقي Il y a seulement 12 personnes qui sont restées avec Rasulullah عليه الصلاة والسلام parmi eux il y avait Abu Bakr, Siku, Omar, رضي عليهما إردوان Il le hadith de bien sûr att det varligtkt fril gutter filtrate Ins floats sol skriven för att slutet och det är faktiskt en lévarl precisamente Iman. ça c'est un délit que l'Imam bien sûr le Jumma commence, il fait la khutba en, en étant debout et dans sa Muslim Jabir ibn Samurad anhu il dit que le Nabi alayhi salatu salam Rasulullah alayhi salatu salam avait deux khutba et il s'assoyait entre eux, les deux wa il récitait al-Qur'an et il le Qur'an et il rappelait les gens bien sûr il leur rappelait le zikr d'Allah, Allah subhanahu wa taala Läkiin haruna shay'un yambari an yurlam Il dit ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala Qu'il y a un détail si intéressant à connaitre Que cette histoire, kad qila, il a été rapporté Parce que rapporté ici par Abu Dawood alayhi rahmatullahi ta'ala Dans son livre Al-Marassil Donc, hadith Mursad C'est un hadith dans lequel il y a quoi? Discontinuité Donc, ce n'est pas un hadith authentique men det är sannolikt. Målsättningarna är att vi ska få en ökad förståelse för vad det är en del av vad vi ska Les deux khutbas. Donc la khutba était après la salat. Ce que encore une fois, qui nous confirme que l'histoire était pas mal au début de Al -Hijra, au début de la vie médinoise. Et de deux, ça donne aussi un autre pour les Sahaba. il va faire peut-être dire quest ça, si la quest si l'histoire s'avère vraie, que Sahaba ils ont jugé quoi on a fait salat avec la sourula. on a écouté un peu le khutba, mais maintenant on peut, on peut sortir. ما كانوا يعرفون يعني حكم الله عز وجل في ذلك قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره دي سكيو برض الله عز وجل اله meilleur que le divertissement et il est meilleur que at tijara que le commerce ça veut dire al, al Allah subhanahu wa ta'ala la grande récompense au près de Allah azza wa jalla c'est meilleur que le commerce et que la le divertissement de dunya celui qui comprend cela c'est pour ça que al bil akhirah min usuli Al-Iman الإيمان بالآخر إخوان في الله عز وجل هنا ما مشاوز السياق في غابلو ذكروا نفس وإخوان في الله عز وجل كل أغليجاند الله عز وجل على كوا إنسطركت إنسطركت لوجيك أن ن commence avec quoi c'est quoi les choses de base les fondements ه أركانه الإيمان قبل أركان الإسلام أركان ماذا الإيمان celui qui ناقا أركان الإيمان il ne comprend pas أركان الإيمان ou il ne ne les connaît même pas Le reste de la religion ne fait aucun sens pour lui. Alors, on a beaucoup de frères parfois qui, qui, qui, qui viennent se plaindre, ou même de sœurs, différentes situations. Mais les situations les plus simples, c'est, mon fils ne veut pas faire salat. Mon, mon fils, il a atteint l'âge de 14 ans, 15 ans, il ne veut plus venir salat du mois. Pourquoi il viendrait à salat du Si lui, il a quoi L'opportunité de faire, tijaratan ou, Commerce ou Divertissement. Alors, pourquoi est-ce qu'il viendrait à Salat al Il faut offrir quelque chose de mieux. Qu'est-ce qui est mieux que l'ahoui, que le tijara Divertissement et que le commerce. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça Ma'indallah. <ça> ce qui est auprès d'Allah, Azza wa Celui qui ne connaît pas ce qu'il y a auprès d'Allah, Azza wa Il n'a pas grandi sur quoi C'est pour ça, chouane, Fila, Azza wa Jal... C'est très important qu'on comprenne cela, que chacun de nous comprenne cela. Quand on, quand on fait l'éducation, ce n'est ainsi de suite, c'est pas, c'est pas, c'est pas, comment on peut dire cela c'est pas, c'est pas une forme, une formation spéciale, ok, une fois ou deux ans comme ça, on va appeler comme, comme, comme ils font les ingénieurs et ainsi de suite. Parfois une fois ou deux ans, on va te dire viens, on va te donner une formation spéciale, une journée intensive, un rappel sur tel sujet ou bien une mise à jour. C'est pas comme ça l'éducation des enfants entre autres. OK, ça c'est un processus qui a quoi Qui continue dans le temps. Ce qu'on appelle ici at-tarbiya al-imanīya, ترسيخ معاني Celui qui grandit, et qui il sait toujours ça devient, ça fait partie de lui, de sa conscience, de sa aqida, de, de, de sa philosophie de vie entre guillemets, qu'il y a quelque chose qui s'appelle âkhira et que ma'a indallah khayrun wa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 alla huwa at tijara, le commerce ainsi que le divertissement, ça veut dire al hayatu, ad dunya. Wallahu khayru al raziqin, malgré tout cela, celui qui sacrifie pour Allah Azza wa Jal, il ne va pas seulement avoir l'akhira, qu'est-ce qu'il va avoir aussi Pour son commerce, il n'a pas ce souci. Allah Azza wa Jal, c'est lui le meilleur des raziqin. Ce n'est pas le boss, ce n'est pas le partenaire d'affaires, ce n'est pas le conseiller financier. Khayr <mets> al-Raziqin, Rabbu al-Alamin, subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, Azza wa Jal, les dernières minutes, après ça, on va s'arrêter bi'idnillahi, subhanahu wa ta'ala. Juste deux, trois enseignements ici de l'imam al-Sa'adi, alayhi rahmatullah, ta'ala, qui nous prend de ces ayats, entre autres, « Laisa sabru ala ta'atillahi mufawwitan lirizq » Être patient dans la ta'a, l'obéissance d'Allah Azzawajal. Que ce soit le salat du Jumu'ah ou toute autre obéissance d'Allah Azzawajal. Ibadat, ne fait, on, on ne perd pas la dunia, on perd pas le risque avec ça. C'est juste que quoi, une autre porte de risque, elle va, elle va s'ouvrir. Que celle qu'on voulait ouvrir, c'est une autre qu'Allah Azzawajal elle va nous ouvrir à la place. اللَّهَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ Il nous dit parmi les enseignements فريضه ثانيه يجب حضورهما كلي دو de دو الجمعه elles sont non seulement obligatoires ça veut dire pour le imam pour le imam pour la communauté mais aussi c'est obligatoire d'être présent pour les pour les écouter ومنها النهي عن البيع والشراء كما ransomni فدل ذلك على ان كل امر ولو كان مباحا في الاصل اذا كان ينشا عنه تفويت واجب فانه لا Al-Hal, que ça c'est une règle générale. Toute chose, même si elle est halal, même si quelque chose de licite comme le commerce, si elle est dans un contexte bien particulier, elle nous éloigne, elle nous empêche de remplir une obligation, elle devient quoi Interdite. Même chose qui est licite. Aslan, voilà qu'il est dans un contexte bien particulier. Si elle nous empêche d'accomplir une obligation, elle devient quoi Interdite. Laysatli, laysatli dätiha Wadammu man lam yahdurha Womin lazimi dälikan insatulahuma Comme on a dit Si Allah Azza wa Jalla nous a dit de venir Qu'on doit venir pour Salat al-Jumuha ah, Pourquoi est-ce qu'on doit venir Pour écouter Écouter le Dikr Donc là encore une fois Il faut voir plus en profondeur C'est pas seulement il faut venir à Salat al juma ah, Il faut venir mais aussi quoi écouter. écouter Pas venir pour prendre la sieste Lors de Salat al juma ah. Och från henne är det att det är önskvärd för den kommande ägaren att ta bort sina önskemål när han är på åskådarens väg. Det är inte så att han ska ta bort sina önskemål när han är på åskådarens väg. Det är inte så att han ska ta bort sina önskemål när han är on va faire tafsir de l'autre sourate qui vient avec sourate al-jumuaat sourate al-munafiqin kin example qui nous parle des hypocrites des munafiqin wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina mohammed wa 'ala alihi wa sahbihi ajma.